tant que tu sois là pour te dire ma solitude pour te dire ma lassitude pour te savoir si loin de moi je voudrais tant que tu sois là pour te dire mon espérance et le prix que je paie d'avance tu trouveras un jour Dans mon désert, il n'y a pas de fleurs, Pas d'oasis Et pas de vent et Si tu venais plus souvent Ça ferait du bien à mon cœur Mon pauvre cœur Je voudrais tant que tu sois là Pour réveiller Vraiment Mes fleurs s'éteintent, Ton absence comme une plainte Vient toujours me parler de toi. Je voudrais tant que tu sois là, À l'heure où les nuages, Tu comprendrais pourquoi j'ai peur Parce que j'ai peur Je voudrais tant que tu sois là Pour mettre du rouge à mes roses Et pour que servent à quelque chose ces mots Que je pleure à mi-voix Je voudrais tant Que tu sois là Pour partager la chambre close Où notre avenir se repose En attendant que tu sois là et, et dans cet univers porné Où tout est vide et décevant Je pourrais me sentir vivant Près de toi pour qui je suis né qui ne même pas assez